is people lose. Demain en fan des 13h Nouveauté New Music Découverte Fun Radio Là je vous laisse avec David Save du fun jusqu'à 20h Avant le grand retour de Party Fun L'émission club de référence En mode 7 genre sur 7 pendant tout l'été Ah bah, là hein, Ce soir jusqu'à minuit Ça va être la grosse pista Et pour se mettre en condition son of Legend Déco Ice avant tout le monde bah y Komodo Radio. Bonjour, bienvenue, c'est que du fun, jusqu'à 20h avec moi, il y a toujours le maître des jeux vidéo, Kaufman Salut Kaufman, Hello. ça va bien Oui, ça va bien En pleine forme euh, En pleine forme, je sais pas, mais oh, ça va bien Des petits yeux celui-ci, dis donc Ouais, beaucoup, beaucoup de travail pour l'instant Ouais, c'est ça, c'est la fête, oui, surtout, hein, ça sort, hein. Ça joue beaucoup, ça, <rire> ça joue, joue à, beaucoup. à Pokémon Go Et à quel moment avec moi, il y a Laurence, salut Laurence Ben, ça va Ça va Ben ça va super bien, bah, oui En pleine forme, aujourd'hui une émission un petit peu spéciale quand même Une émission exceptionnelle tu Effectivement, veux dire. événement aujourd'hui sur Fun Radio à 18h Un glacier va venir à Fun Radio 33 Avenue Télémac à Forêt Pour vous donner une glace gratos Mais ce n'est pas n'importe quelle glace, c'est une glace unique Un goût qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est le goût... Fun, Fun Radio Le goût Fun Radio, on a créé un goût spécialement pour vous Donc venez à 18h 33 Avenue Télémac à Forêt Pour goûter la nouvelle glace, c'est gratuit et vraiment ouvert à tous hein, Famille, copains, vous pouvez venir Il n'y a pas de place limitée, c'est gratuit, venez, venez, venez euh, 18h donc, vous êtes prêts Ah oui, moi je suis prêt à goûter surtout ça ouais. <rire> aussi ça va ah Je suis tout excité moi hein, On vous expliquera un peu plus les détails euh, au fur et à mesure de l'émission Mais c'est 18h le rendez-vous à Fun Radio à Forêt Et là il est 17h, c'est l'heure des infos Fun Radio Fun. Sur Vandenbor.be, je peux commander tous les appareils Aller chercher ma commande dans les 30 minutes Ou la faire livrer gratuitement Suis-je contente de Vandenbor Oui, très contente Vandenbor. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. Pas évident d'empêcher un terroriste de commettre un crime à partir du moment où le gars n'est pas fiché, ce qui arrive lorsque sa radicalisation est toute récente. Mais si en plus on laisse des gens égorger leurs concitoyens alors qu'on sait parfaitement à qui on a affaire, même qu'ils sont sous bracelet électronique, il ne faudra pas s'étonner si les attentats se multiplient en France comme ailleurs. Radel Kermiche, un des deux djihadistes auteurs de la prise d'otage d'hier dans une église de Normandie, était connu des services antiterroristes. Pour avoir essayé à deux reprises de se rendre en Série l'an dernier, Placé en détention provisoire, il avait été libéré en mars et assaini à résidence avec le fameux bracelet. N'a donc pas empêché la mort d'un prêtre de 86 ans. Alors qu'un de ses paroissiens du même âge a été grièvement blessé. Réaction d'un syndicat policier français. Il faut en finir avec cette possibilité de libérer pendant sa détention provisoire, donc avant jugement, tout individu mis en examen pour un lien quelconque avec le terrorisme. Fin de citation. Plus que jamais en cette période troublée, nos policiers risquent de se prendre une balle pour pas un balle. Cette formule est certes un petit peu abusive, mais le fait est qu'à l'exception des gardiens de prison, ce sont eux les fonctionnaires les moins bien payés du royaume, alors qu'ils courent quand même un peu plus de risques que ceux qui bossent tranquillement dans un ministère. Ce sont des syndicats policiers qui viennent de faire cette découverte par hasard à niveau égal. Un inspecteur gagne chaque mois 169 euros de moins qu'un fonctionnaire ordinaire, un écart de 83 euros pour un inspecteur principal. En fait, lors de la réforme de 2001, il avait été décidé de geler les barèmes pendant 5 ans. Le problème, c'est que là, ça fait 15 ans. Il était peut-être temps de s'en rendre compte hein, aussi. Et le cabinet du ministre de l'Intérieur va à présent vérifier si tout ça est vrai. De tous les peuples du monde, les Belges sont presque les plus grands. Selon une étude menée à Londres, ce sont les Néerlandais qui dominent par la taille. Alors juste derrière, nous avons donc les Belges, et ça, ça m'arrange pas trop, hein, vu qu'à force de regarder mes concitoyens dans les yeux, je me chope régulièrement un torticolis avec en mètre 73. Cela dit, je parle bien des hommes, hein. les femmes Belges sont plus dans la moyenne, à la 20 e place mondiale, et ce sont les Lettones qui sont les plus grandes. A noter aussi qu'en un siècle, ce sont les Iraniens et les Sud-Coréennes qui ont le plus grandi. Pour expliquer le fait que l'être humain prend de la hauteur, il y a des facteurs génétiques bien sûr, mais l'alimentation y est pour beaucoup aussi. Ben, oui, on parle de malbouffe, mais globalement on mange mieux qu'avant, l'hygiène meilleure également, ainsi que les soins médicaux, ce qui explique aussi cette évolution. Enfin si l'homme grandit, il vieillit aussi, et c'est ainsi que le tennisman suisse Roger Federer s'apprête à fêter ses 35 ans et pourra le faire tranquillement en famille. Ayant mis un terme à sa saison, vu ses problèmes au dos et aux genou. pas de Jeux Olympiques donc pour le champion, pas du S-Open. Et Stéphane, inquiets se demande sûrement si ce n'est pas le début de la fin pour un joueur qui aimerait encore jouer. Dit-il pendant des années, encore faut-il qu'il en soit capable. Fun. Radio. Avant ça, ça love un point sur la météo, Carlo. Le soleil va, va revenir. Va... Non, demain ce ah, sera non. une journée sans, hein, avec pas mal de nuages et quelques toutes petites averses régulièrement un peu partout sur le territoire. Les maxima ne dépasseront pas les 19 à 22 ⁇ degrés. Prochain rendez-vous, info dans une heure. Je laisse en compagnie de David et du son de Drake. Salut. Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure.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 Et au calme sur Fun Radio. KLM c'est que du fun entre 17h et 20h. Baby, I like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 Après-midi la suite du Sundance c'est avec Juliane Peretta. C'est le moment de râler de l'OV. On commence par le love de Laurence. Bah, moi, je suis tombé sur une femme qui a fait un truc complètement dingue au travail et moi, je suis sûr que ça va plaire à Kaufman. Ah. Mais d'abord, on va euh, resituer l'histoire. Donc, en fait, ici, c'est pas notre cas, mais dans certaines entreprises, en fait, il y a un code vestimentaire. Ouais, on doit. Euh, voilà, Alors, ah, ici, doit respecter... ça va, c'est tranquille. tranquille Kaufman à la casquette. Euh... On pourrait <rire> même venir à poil, en fait, C'est vrai. <rire> donc, voilà, mais il y a une entreprise où travaille, en fait, June Rivas. Et donc, ouais. June Rivas, elle en a marre euh, de devoir euh, respecter euh, ce code vestimentaire. Et elle dit en quoi euh, mes épaules couvertes allaient euh, augmenter ma productivité et en quoi, ça, en quoi ça allait me faire avoir une promotion donc du coup sa patronne en fait elle avait décidé d'interdire les bretelles, les chapeaux, les sandales, le, les dos nus les décolletés et plein de trucs oh la, la, non, et non. donc du coup elle a dit moi j'en ai marre, elle a décidé d'aller faire balader toutes ces, toutes, toutes ces règles ouais. et donc du coup elle a décidé de venir déguiser tous les jours au travail <rire> mais déguiser ah, en fort, quoi déguiser en princesse laïla en tornade X-Men en Black Widow et encore en plein de trucs ah, donc elle idée, était ça. vraiment hyper jolie et hyper succès au travail et donc sa, sa patronne a complètement pété un plomb et, et voilà. Une bonne idée j'ai Cosplay, du cosplay euh, au travail, c'est une bonne idée ouais, Exactement, ah, déguisé en Pikachu demain Kaufman okay <rire> <rire> tu sais, Si t'arrive, tu vois la bonne femme Salut Marie, non c'est pas Marie euh, C'est la princesse c'est la reine des neiges aujourd'hui. <rire> Libérée délivrée voilà. Tu as râlé toi Kaufman Bah oui je râle parce que divorcer c'est pas facile Mais alors quand on est une star c'est encore moins facile Et ce ouais. n'est pas nos amis Amber Heard Et son célèbre petit ami boyfriend Johnny Depp Qui ouais. me diront le contraire, ça fait des semaines que ça dure On en a déjà parlé ici Ils sont euh, au point de non-retour Et même dans le divorce ça Ils se sont passe pas divorcés. En fait, ils genre. ont envie de se séparer, mais ouais. ils n'arrivent pas à trouver le moyen et euh, l'entente pour se faire. Donc, euh, ça va se régler à coup de millions, mais Johnny Depp, euh, <rire> il n'a pas ouais. envie d'y euh, aller comme ça. Donc, il y va à reculons. Ce qui fait qu'on est dans un brouglio, c'est comme ça qu'on dit, ouais. euh, dont on ne sortira pas. À mon avis, ça fera notre feuilleton de l'été. oui, jusqu'à la fin de l'été, on va en parler. 50-50, normalement, un divorce, c'est pas ça Mais quand il y a des millions comme ça en jeu, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des 50-50. <rire> il y a souvent des clauses, euh, des clauses dans, dans le contrat de mariage, mais de toute façon, apparemment, elle s'était mariée avec lui juste pour son argent. Ah, en plus, et, puis, et puis faire du 50-50 c'est facile quand t'as rien c'est plus difficile million, ça c'est sûr, de tout à l'heure et dans quelques secondes d'ailleurs, on joue combien ça coûte pour gagner des jeux vidéo des goodies et des packs fun radio là je vous propose Juliane Peretta pour le Son Dancefloor so well, you know I'm Of salt water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 to me when you're gone, when you're gone, gone, gone that's why. Fun radio, le son dance floor du boulot avec le son de Kungs sur Fun Radio dès le moment de jouer au combien ça coûte j'ai un prix en tête et au 30-44 vous devez dire à quoi correspond ce prix le prix du jour 169 euros Laurence Kaufmann vous avez posé des questions pour aider les auditeurs Les auditeurs, vous, ça se passe au 30 44 pour gagner des jeux vidéo, des packs fun et des goodies fun radio. On commence avec une question, Kaufman. Euh, oui, euh, c'est un peu une question habituelle. Est-ce que c'est un produit électronique Oui. Est-ce que c'est un vêtement Non, ce n'est pas un vêtement. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours On peut s'en servir tous les jours. Est-ce que ça fait du bruit Oui, ça fait du bruit. Est-ce que ça sert aussi bien euh, aux enfants qu'aux parents Non, les parents seulement. Est-ce qu'il y en a dans tous les pays Il y en a dans tous les pays. Y pays. Est-ce qu'on en utilise à la maison Non, pas à la maison. Est-ce que ça s'utilise en voiture Oui, ça s'utilise en voiture. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044, Kaufmann. Est-ce que c'est une fonction de recharge De recharge, oui, on peut la, la recharger, bien sûr. Non, non, non, tu m'as pas compris. Est-ce que ça sert à recharger d'autres produits Ah non, ça ne sert pas à ça. Okay. Est-ce que ça se vend dans un magasin électro Oui. D'accord, est-ce que ça te guide Oui, ça nous guide. Effectivement, on avance, euh, Laurence. Est-ce que c'est le substitut en fait d'une carte euh, routière Oui, c'est ça. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044, on a des jeux vidéo, des bac oui, des, des goodies collector, jeux vidéo euh, Doom, Overwatch, etc. etc. Est-ce que euh, un de ces petits noms c'est Tom Tom, ouais c'est ça, ouais, effectivement il connaît bien Il est <rire> ami avec dis donc celui-ci Moi Tom Tom c'est mon copain ouais. <rire> il y a également une petite voix comme indice je peux vous donner C'est une voix généralement féminine qui vous guide On l'utilise en voiture principalement Donc si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044 Je prends un gagnant juste après Kungs sur Fun Radio, vous avez le temps de Kungs pour l'envoyer Au 3044 Bonjour Alors euh, qu'est-ce que je vous sers Ah pour moi un ah. Oh oui bonne idée tiens euh, Pour moi aussi ce sera un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 smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown as stones thrown from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladders my, my name's Blurryface and I care what you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 And give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the no face. Singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time. to dream of space but now the face saying money. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. Téléphone radio. Madcon et Willy William. Fun radio. Yeah. You know. C'est avec Maten. Avant le fun beauty de Laurence On était dans le combien ça coûte avec le prix du jour 169 euros mais à quoi ça correspond J'accueille Alizé pour le savoir Salut Alizé Oui salut bonjour Je ah, attends, ah, attends, à GTS Attends T'es nerveuse Alizé T'habites es oui, où Alizé J'habite du côté de Trou, au Chaux-Fontaine. À ah, Trou Oui. dans un Trou Non, ouais, dans un Trou. Euh, un Trou, c'est... Parce que la même chose. À Trou. C'est la À Trou. <rire> oui. À Trou. Ah. ah, ok, à Trou. <rire> Nous, on était trop contents pour ce que tu disais à Dis-moi, Alizé, c'est quoi la réponse pour toi C'est un GPS. Attends, on vérifie. Bravo hey hey Tu Ma reparles avec un peu de coin <rire> Bravo ah, Je suis trop content Je <rire> vois ça, dis y donc <rire> Bravo, bah, je vous écoute en plus, tous les jours, hein. Ah, tous les ah, jours, c'est gentil. Ouais, tu sais comment bah, ça s'appelle ouais, le, le matin et le soir. Ah. Bah, bah, parfait. Parfait. Tu mets Fun Radio partout toute la journée. Et on est bien content de t'avoir. Alizé, bonne soirée. Ah, moi, bonne soirée, Alizé. Ah moi aussi, merci. Bien merci, bien merci aussi, alizé. Alizé. On prend tes <rire> coordonnées en rentaine, Ne bouge surtout pas. La suite, ça se passe avec le Fun Beauty de Laurence. On évoque. Mais aujourd'hui, on va parler de mode et de vêtements parce qu'il y a une nouvelle tendance à absolument pas rater Donc je vais vous en parler euh, tout de suite. Très bien. C'est juste après matin sur Fun Radio. grande débarque sur Fun Radio. Et dans moins d'une demi-heure, c'est un événement aujourd'hui. Un glacier va venir à Fun Radio vous faire goûter une glace, mais une glace spéciale, Kaufman, non Non Si, une glace très spéciale. Une glace au goût Fun Radio. Mmh. C'est un goût unique, on ne le trouve nulle part ailleurs. Ah, là, là, là. Et ça se passe à Fun Radio 33 avenue Télémac à Forêt. À 18h, pile, il arrive le glacier et pendant une heure. Vous avez une heure pour venir entre 18h à 19h. Vous allez pouvoir goûter la glace Fun Radio. Imagine, tu sors du boulot, t'entends ça. Ouais. Bah, tu dis, bah, bah j'arrive. Mais bien sûr, vous arrivez. Et en plus, <rire> c'est gratuit. Hein, vraiment, tout est gratuit. C'est libre. Vous pouvez venir avec des amis, avec la famille. On accueille vraiment tout le monde. Allez-y, vous venez à 18h33 avenue Télémac à Fouré. On vous offre une glace, une glace ça vraiment unique. Hein. On a conçu une glace avec Glacier Zizi, qui est le plus connu des glaciers à Bruxelles ah, et même en vrai. Belgique. Hein. Vraiment, c'est une glace qu'on a conçue pendant des semaines et des semaines. C'est un goût vraiment unique, Fun Radio. Vous Vous pouvez venir le découvrir à 18h dans moins d'une demi-heure, donc allez-y. Moi j'y je Attends, du boulot, moi j'y vais. Toi, en plus, en plus, si vous venez, t'as peut-être une chance de visiter le studio. Bien sûr, vous pouvez venir visiter le studio. Vous pouvez venir toucher le front de Kaufman Il paraît que ça porte bonheur. Vous pouvez hein, venir toucher pas. les cheveux de Laurence qui sont un peu crépus. Vous allez voir, c'est magnifique. Allez, Laurence, on est prête pour le fun beauty ben Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Toutes les nouveautés beauté dans le fun beauty avec Laurence. Vêtements aujourd'hui, exactement. On parler de mode parce qu'en fait, il y a une toute nouvelle tendance qui vient d'apparaître. Et euh, bah, donc, niveau vêtements, nous les filles et les garçons on est quand même assez différent on va ah ouais, pas vrai. forcément dans les mêmes rayons moi je vais pas les robes tu vois par exemple hein. exactement <rire> pour mais ça. pourtant pourtant pourtant ben ce temps-là est bien révolu parce que maintenant c'est la mode du unisex c'est quoi ça le unisexe le unisexe ça veut dire que filles et garçons ils vont porter ils vont porter les mêmes habits bon non oh, j'aime pas ça moi mais imagine, tu imagines ah tu portes ouais. c'est top tu portes un t-shirt de, de filles fille non mais non Bah oui euh, vu, vu comme ça c'est bizarre mais sinon c'est vraiment vraiment top vraiment propre ouais. bah le unisex bah c'est pas nouveau bah déjà niveau chaussures on avait euh, par exemple les Nike Air Force ouais, ben, les vrai. filles et les garçons ils se partageaient Aussi les bottines Timberland bah, les filles et les garçons aussi ça se partage donc voilà de base il y avait vraiment rien à envier aux filles et garçons après je dis pas les garçons ils ont pas mis des ballerines les filles ont pas mis <rire> des mocassins on va pas se mentir mais euh, c'est vraiment euh, les marques de luxe en fait qui ont lancé euh, le, le nouveau mouvement enfin le renouveau un peu euh, du unisex avec par exemple Louis Vuitton et Jaden Smith donc le fils ouais. de le fils de Will Smith qui avait euh, en fait euh, défilé avec une jupe une bon, jupe ouais là c'est extrême non c'est vraiment extrême la jupe quand même pour les garçons Kaufman tu mettrais ça toi écoute moi je te rappelle une petite, euh, petite jupe de Louis Vuitton euh. oh, merci Kaufman c'est gentil bon, la jupe on va pas se mentir c'est quand même super super abusé c'est pas top glam c'est pas top viril donc là ils ont un peu un peu déconné avec le truc mais sinon euh, le prêt à porter c'est aussi en un peu euh, de la mode par exemple Zara ils ont lancé en fait en mars dernier une ligne appelée Ungendered ouais. ça veut dire qui y qui n'a pas de genre qui n'a pas de sexe et donc ils ont sorti euh, des pantalons des t-shirts des suites avec des couleurs neutres et, vraiment une coupe aussi totalement neutre. Moi je suis d'accord moi pour les chaussures c'est vrai que les chaussures que ce soit des Adidas ou des Nike On peut les mettre un garçon ouais, ou une fille. Sûr. Bah, donc ça ça va c'est possible. Les jeans aussi je pense que c'est assez jouable de mettre un truc de garçon ou de fille mais après le reste. Le euh... dessus tout ce qui est au dessus. Ouais quoi. tout ce qui est au dessus tout ce qui est haut. Moi je mettrais pas un truc à décolleter tu vois par exemple. Hein, donc, euh... mais, tout ce qui est au dessus oui et non parce qu'en fait les filles nous on a le boyfriend jeans donc par exemple on a le jean qu'on pique à nos copains. Ah oui c'est vrai. Ça se porte aussi c'est très à la mode aussi. Et donc une autre marque elle encore fait mieux que Zara c'est la marque Too Good. Elle carrément elle s'est spécialisée en fait dans la mode unisexe. Et Du coup, elle va à contre courant parce qu'il n'y a ni de saison ni de genre. Ok, ah, c'est bien ça. Ça ouais. ouais. c'est clair. Il n'y a pas de mode bah, quoi. Exactement, il y a pas de mode. bah voilà. Et donc du coup, bah c'est vraiment la tendance à tenir à l'œil parce que voilà, quand on a plus d'idées le matin, bah imaginons, on va directement piquer euh, le suite de son copain ou et inversement. Bah moi je trouve ça vraiment top. Et des fois, c'est quand même chouette d'être habillé raccord avec son, son copain ou sa ouais, copine. C'est une bonne idée, c'est un voilà. bon euh, mouvement, je trouve. Bah, tant qu'on ne doit pas virer lequel saison et qu'on doit pas <rire> mettre un string, <rire> moi, moi je dis rien. Là pour un défi, pourquoi pas je pourrais, te, je pourrais te faire tenter de mettre un string Kaufman. <rire> D'accord. Mais sur la tête seulement. Bien sûr. <rire> seulement sur le fond. Pour la suite, le fun game, Kaufman. Oui, on vous parlera d'une catastrophe qui vient de se passer pour Nintendo. On vous dit quoi dans moins de quelques minutes Dans on quelques a... minutes Ouais, c'est ça, on a aussi des places de cinéma. Bien sûr, on a 5 euh, tickets, 5 places à vous offrir. Ça s'est passé ce matin euh, dans le Summer Fun. Ouais. Et ça se passe dans C'est que du fun. Vous envoyez Cine c -I -N -E, au 6322. C'est euro par message envoyé. On vous explique tout ça juste après Ariana Grande sur Fun Radio. <musique> Fun Radio, le son Dancefloor continue avec Face et Afrojack. Mais C'est le moment de gagner 5 places de cinéma Oui, 5 places de cinéma hein, que vous pourrez euh, utiliser juste pour vous ouais. si vous êtes du genre euh, partageur <rire> Et euh, si euh, tu as envie de faire plaisir à tes potes, t'as 5 places. Hein. On te les file avant 20h, 63-22, tu envoies le mot ciné, je remets ça dans l'ordre, tu envoies ciné au ouais, 6322, c'est un ça. euro par message. Et chaque jour on vous conseille les films à aller voir, ce les possibilités qu'il existe. Hier on vous parlerait, on vous parlait pardon, de camping 3, de l'âge de glace, puis on est enchaîné par euh, Independence Day Divergence ouais. et on a encore parlé du. Bon gros géant de Spielberg C'est ça Et aujourd'hui je vous parlais de Tarzan ouais. ah, Tarzan et est de ce cinéma ça Ouais c'est de nouveau adapté En ah, okay. 2016 ils ont décidé de sortir l'homme singe de sa tanière enfin, quand je dis l'homme singe c'est l'homme élevé par les singes Ok ouais Et c'est de nouveau la même histoire Forcément Puisque c'est une adaptation Un enfant sauvage Qui est euh, élevé euh, Dans la forêt Dans la jungle Et puis finalement Il est réintégré Dans la société britannique Avant Avant d'être mandaté Par la reine Victoria ah qui, oui, va la, qui va lui donner la mission Donc qui était au Congo Sur un seigneur de guerre Très peu scrupuleux Et de là naît l'intrigue De là naît Les aventures de Tarzan Bah c'est un peu Le roi de la jungle aussi tu Bien vois. sûr C'est un dessin animé Ou un film C'est un film Un film carrément Ok c'est sympa Bah oui quoi je veux dire, euh, si tu as envie d'un peu des dépaysements, tu as envie d'un peu sortir des sentiers ouais. battus pour aller dans la jungle, eh ben on t'en donne les moyens aujourd'hui. On vous offre 5 places de ciné comme chaque jour et comme nos collègues du Summer Fun qui chaque jour entre 6h et 9h vous régale avec 5 places. Eh bien dans C'est que du fun, on fait pareil. On vous donne 5 tickets pour se faire et pour les remporter. Donc vous envoyez fun au, so non, ciné. Euh, ciné, pardon. Ciné. au 63-22. C'est un euro par message envoyé. Moi j'ai qu'une seule chose à vous souhaiter, c'est bonne chance. ouais envoyez ciné au 63-22. Ciné au 63 Il y a vraiment des bons films à l'affiche cette semaine, que ce soit Camping, que ce soit Tarzan, Independence Day. Il y a vraiment des très très très bons films. Donc allez-y, 5 places de cinéma qu'on vous offre sur Fun Radio. Ciné au 6322, il y aura forcément un gagnant d'ici 20h. Pour le reste de l'émission, il y aura le Fun Game de Kaufman. Oui, catastrophe pour Nintendo. On vous dit quoi là dans quelques secondes On vous explique la catastrophe juste après Face et Afrojack sur Fun Radio. Party. All night, all Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maïva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non stop. Oh, Welcome in the biggest Party loving Party Fun. fun. fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio, Fun Radio. Ah, no fun radio.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 Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale, ahí, ahí, moviéndote eso para mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle, libra, rumbeando y bebiendo a la vez. Que yo te daré una noche llena de blaze tu si hacia ti y te digo suave el oído escúchame mami yo te estoy queriendo siento algo por dentro y tú me dices C'est NASECA Nikin nikiniki Saga white black La industria ink C'est que du fun 17h 20h sur Fun Radio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 say vous êtes dans les embouteillages la suite du Son Dance Floor, avec Sac Noël les événement aujourd'hui sur Fun Radio à 18h dans 10 minutes un glacier va venir à Fun Radio 33 Avenue Télémac à Forêt, pour ceux qui ne connaissent pas, le glacier va venir vous donner une glace gratos, pas n'importe quelle glace, c'est une glace unique, un goût qu'on ne trouve nulle part ailleurs, Kaufmann, ah Laurence, c'est le goût Fun Radio qu'on a créé vraiment pour vous, on a créé ce goût depuis des semaines et des semaines, on vous propose de le découvrir aujourd'hui, dans moins de 10 minutes, vous venez à Fun Radio, vous vous présentez, vous dites je veux une glace, on vous donne la glace gratos, c'est comme ça, Alors ça se passe vraiment comme facile, ça, hein. vous pouvez venir entre amis, sortie du boulot, en famille, là c'est les vacances, vous pouvez venir avec vraiment... Tout, toutes les personnes que vous souhaitez, on s'ouvre. Ce qui est bien, c'est que c'est une fin d'après-midi originale. Tu vois, tu sors ouais, du bureau, c'est ça. Tu sais pas très bien quoi faire, c'est encore euh, l'été, t'as envie de profiter, bah t'amènes toute ta petite famille ici. Ouais. 33 avenue Télémaque à Forêt, et puis tu goûtes euh, le, le goût unique au monde, le goût euh, Fun Radio. C'est ça qu'on a créé vraiment pour vous. Vous pouvez déjà venir à Fun Radio, on vous fait visiter les studios si vous voulez, vous rencontrez Kaufman, Laurence, on parle ensemble. Y a pas de souci. En plus, vous remportez avec une, une glace, voilà gratos. Vous pouvez en prendre même deux, trois boules. On vous offre vraiment la glace que vous voulez pendant une heure de 18h à 19h. 33 avenue Télémac à Forêt, vous pouvez déjà venir, fun game on est prêt Kaufman Toujours Allez c'est parti le fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games, avec Kaufman de Smart Toys Et Nintendo a perdu beaucoup ouais c'est la catastrophe pour Nintendo, hein. tu le sais les jeux vidéo bah, ça reste un business, voire un très gros business Et ouais. Nintendo vient de dévoiler ses résultats sur les trois premiers mois de l'année fiscale Et là c'est la catastrophe Non seulement il y a une nette diminution du chiffre d'affaires Mais en plus on apprend que les ventes De consoles portables ouais. 3DS Elles ont chuté de 7% Mais parce ils se sont récupérés avec euh, Pokémon Go non, non parce que justement euh, là le problème C'est que l'application ne leur appartient pas Et ah. donc quand le grand public a appris ça L'action a chuté, après avoir doublé Elle a rechuté 18% ah, ok. Et puis maintenant ils sortent des mauvais chiffres Avec des ventes de 3DS qui ont chuté de 7% La Wii U qui ne se vend pas Et qui baisse de 53% Ça veut dire ouais. qu'ils en vendent euh, littéralement deux fois moins Bref, c'est la série noire pour Nintendo. Hein. Ah, ça va ça, pas du tout. En ça n'en finit plus de baisser. Il y a quoi comme nouveauté euh, chez Nintendo qui va arriver là Bah il y a la NX. Et devine quoi On en parle dans moins d'une heure. Ah bah c'est parfait. Alors Laurence. Mais justement j'ai aussi demandé c'était quoi une. Ah c'est vrai, c'est <rire> la NX. Il n'y a pas de jeux vidéo aussi les nouveaux Pokémon. Ça, ça appartient à eux. Exactement ouais. Mais pourquoi ça appartient pas Pokémon Go à eux alors que la marque est déposée Parce par que euh, ça appartient à Niantic, à Niantic qui est en fait le développeur de l'application. Ok, bah très bien. Merci Kaufman pour cette info. Et Nintendo. Il vous en prie. <rire> vous doutez bien qu'il m'en priait Et la suite ça se passe avec ça Noël trompette sur Fun Radio. Et les meilleurs moments de la Piower avec Audrey. La Piower sera de retour à la rentrée. Et En attendant, ce sont les meilleurs moments sur Fun Radio. D'ailleurs, vous êtes désagréables les garçons, je parle avec Frédéric, notre nouvelle stagiaire, la stagiaire qui vient du Canada. Oui, j'arrive pas à faire l'accent. L'accent accent, Quel accent catastrophe. Non, mais je viens du Québec. Non, j'arrive pas à le faire. Non. Québec. Ouais. Vas-y, attends, comment on fait Dis je, je viens, viens du... du Québec. Je viens du Québec. Je suis fier d'être québécois. Je suis fier d'être québécois. Je suis, suis fier d'être québécois. D'être québécois. Comme ça Ouais. En mais fait, l'accent canadien, on dirait un peu un accent belge, non non, non, non, non, non. Moi aussi, un peu. Et eh, ça va, tout va bien. Moi, j'ai vu des touristes canadiens dans le bus ils ont dit on va se mettre l'eau. Les on Belges ne disent pas l'eau. Oui, on va se mettre l'eau ça veut dire qu'on va s'asseoir là. Ici, ouais. ah, ah, ah, ouais. vous ah, vous ouais. dites pas là, vous dites l'eau L'eau. Ouais, mais c'est un, un A gras. Pardon, ouais, ouais, ouais, ouais okay, j'avais mais... vu, il a mangé beaucoup là <rire> Oh, c'est nul, femme. Je court, sais. Quoi, mon eh, Dieu, c'est des blagues de vieux mais Non, non, mais... non mais sérieusement. Non, alors, Frédéric nous a posé une question existentielle y tout à l'heure dans le bureau. Elle voulait savoir parce que Frédéric, elle est là pour venir en stage chez Fun, mais elle découvre aussi la Belgique. C'est ça, le but de son stage. Voilà, et grande découverte qu'est la Belgique. Attention, ah. il se passe des choses bizarres dans notre joli petit pays. Et d'ailleurs, elle voulait savoir si on avait une chanson, un truc euh, représentatif de la Belgique, un truc bien paillard là. Tu vois, une chanson paillarde un euh... truc. Euh... Un truc que euh... tout le monde connaît. Un truc que tout le monde connaît. Euh... <rire> On en a eu. Laquelle Je sais pas, je te demande. c'est <rire> y <sais> <rire> euh, bon, enfin Par enfin, euh, celle des visiteurs, mais c'est pas bon. Oh, mais non Mais non hey, attends, Quoi vous ne savez pas Ne... Alors, ça, c'est ah, pas, mais... serez... pas une chanson paillarde, les gars. Un peu con. Oh Sandro et Décou. Tu serais pas un peu con, Sandro C'est une question. Non, mais. C'est <rire> une nationale. Mais toi aussi, t'es con parce que tu sais pas ce que c'est. Ouais, une chanson mais j'ai pas nationale, quoi. <rire> non, mais vous êtes bêtes tous les deux, désolé, à un moment euh, donné. Ok, d'accord. Excusez-moi, niveau chanson paillarde. Donc... Enfin... Non, mais là, pas... les paroles, Alors ça, de... ça, par exemple, c'est un, un bon exemple de gars qui viennent de Bruxelles et qui ont jamais sorti leur petit cul de la capitale. Bon, d'accord, vas-y. Eh ben, dans ces cas-là, moi, je peux vous faire une chanson paillarde. Vas-y Est-ce vas -y. que vous êtes prêts On est ouais. pas dans la mer. Attention 3, 4 Elle me l'avait Tout dit Promis Tatam Une belle petite gayole. Une belle petite gaïole oh oh oh. Elle me l'avait Tout dit promis une belle petite Gaïole pour mettre un canary pour la la la la la la la la la la la la la la la la filles, la la la la filles, oh, quand le canary S'aura chanter, il ira vers les filles, la la la la la la la la la la la la la sandro la la la la la la la ça je. la la la la la la la la la la Vous connaissez le petit canari là S'il vous plaît, c'est une chanson paillarde super connue. Ah bon <rire> Ok, d'accord. Je suis. Attends Frédéric, hein, tu vas nous. Après, attends ouais. deux secondes, mais là je, je suis sur un dossier très important. là, Comment ça se fait Même pas une seule chanson paillarde bah, Moi euh, j'en ai deux. Je connais... Et on lui pèlera le jour. Mais ça c'est du une, une chanson paillarde ouais, mais, mais quoi On n'a pas de la misère comme ou ça Ou alors Babi Ballo Babi est un Jean salaud Mais bah, ça, bah, ouais, ouais c'est ça. C'est ce que je sais. Voilà. tous les animaux qui. Tu connais pas celle-là Hein Non. Ah ça c'est une autre Parmi tous les animaux qui pissent Y'a que le chien Y'a que le chien Parmi tous les animaux qui Et pissent Attention puissant. à la fin Y'a que le chien qui lève la cuisse Bim <rire> Ah, <rire> Rappelez-moi de jamais o... vivre là-bas. <rire> à quelle occasion on chante ça Mais. Euh... Un mariage <rire> Mais moi j'ai toujours entendu ces chansons. Mais c'est dingue. Mais attends, on aura deux ah, ok, vous faites des malins. Dites-moi, vous de l'autre côté de la radio, vous avez dû l'entendre au moins une fois dans votre life. Me laissez pas toute seule, la chanson du canari. Le canari saura chanter, machin bidule là. Euh... Oh mon dieu. Eh dites-moi, 3044, j'attends vos messages. Soutenez-moi, je me sens juste un tout petit peu seule là, ici dans le studio. C'est ça qui coup. est bien. Belle été et rendez-vous à la rentrée avec la hour dès 17h sur Fun Radio. Bubbly, bubbly, bubbly, bubbly. Set it. You see that girl with the big titties? If you gimme the gimme the head to the floor, girl, gimme the gimme the Then over, girl, and gimme the gimme the feet down to the ground, size big activity. Spin round me, girl, and gimme the gimme the top wine, girl, and gimme the gimme the body look fine, girl, gimme the gimme the coming now have some time, girl. Move your body 'cause you're in of your element. Party body, body me take up a permanent residence. Rotate your body 'cause over love you're spinning it. Rotate your body 'cause over love you're spinning it. Rotate your body 'cause over love you're spinning it. Make the trumpets blow. Just sing it on a comedy comedy. And them say you the comedy comedy. Some it won't get some I come trouble, trouble the Bast to back load the bubble, bubble, callin' two and then double, double eh. Yeah, so I see a bubble bubble. She you knows when she got she a carry me remedy. Had it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, car you're in your element. Punny body me take up a permanent president. Rotate your body, come and lover, you spinning it. Rotate your body, come and lover, you spinning it. Rotate your body, come and lover, you spinning it. Make the trumpets blow. La suite du son explore ça se passe avec Mom sur fun radio dans quelques minutes tu auras le le mais Kaufman revient du glacier le glacier est arrivé ah c'est oui, bon carlo a ses infos dans quelques secondes mais nous aussi on a des infos le, le, la camionnette de glace le glacier ouais. est arrivé glacier est, est, est arrivé parfait le, ah oui, oui oui il est en train de s'installer Ouais. J'ai pas encore goûté. Et t'as couru ou pas dans quoi tous les sens. J'ai aidé monsieur à faire demi-tour, <rire> j'ai fait de la circulation. Mais on va goûter dans quelques secondes, on vous attend au 33 avenue Télémax, ta forêt. Ouais. Venez nombreux, il y a de la glace. Au goût, Fun Radio, ouais. c'est unique. Et on va bien se régaler. Et c'est gratuit en plus. Donc vous pouvez venir entre amis, avec la famille, pendant les vacances, c'est parfait. Glace gratuite, merci à Zizi de nous offrir tous les mercredis entre 18h et 19h la glace gratuite. Carlo, tu vas pouvoir aussi en manger. C'est cadeau. C'est un souvenir. Ah enfin, oui oui, j'ai passé... Beaucoup de temps quand j'étais plus jeune. Ah c'est vrai. Ouais. Ah, avec des sympa, filles peut-être. Ça, peut <rire> ça c'est discret. Oh. Ça, te regarde, <rire> ça te regarde pas. Les 18 h c'est l'heure des infos. Fun Radio. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous. C'est possible sur Vandenbor.be. Vandenbor, la confiance. Les infos c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, ça à tous, pas une journée sans attentat, mais n'allez pas regarder hein, cette fois du côté de la France, euh, de l'Allemagne et souvenez-vous que les terroristes agissent euh, principalement en terre d'islam, comme en Syrie où deux attentats meurtriers ont secoué ce matin la ville de Kamishli à majorité kurde, on parle d'un attentat à la voiture piégée, suivi d'un autre à la moto piégée, le bilan est très lourd, hein, au moins 44 morts et 140 blessés en Belgique, euh, Là, le niveau d'alerte terroriste reste à 3, c'est la décidée LOCAM, organe de coordination pour l'analyse de la menace. Rappelons que le niveau 3, c'est du sérieux. Hein. Ça veut dire que la menace est considérée comme grave, euh, possible, voire même vraisemblable. Les mesures de sécurité renforcées sont donc euh, toujours d'application dans tout le pays. Après le premier président afro-américain de l'histoire des États-Unis aura-t-on droit dans quelques mois à la première femme élue à ce poste Faut l'espérer, sans quoi, bah, ce sera le premier clown, et y aura un clown du genre dangereux, hein, comme ceux qu'on retrouve notamment dans les romans Stephen King. Quoi qu'il en soit, depuis hier soir, l'ex première dame est officiellement la première femme, à avoir été désignée par ses pairs comme candidate démocrate à la Maison Blanche lors de la convention du parti à Philadelphie. Elle a réagi sur Twitter en dédiant en ce moment, je cite, à toutes les petites filles qui ont de grands rêves. Le Brésil, lui, a une petite longueur d'avance sur les états unis avec une femme y a déjà exercé la fonction suprême mais ça ne s'est pas super bien passé pour Dilma Rousseff vu qu'elle a été suspendue par le Parlement et fait l'objet d'une procédure de destitution pour une histoire de magouille avec l'argent public. Résultat, bah, ni elle, ni son prédécesseur Lula n'assisteront à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 5 août à Rio. Dilma Rousseff a déclaré qu'elle refusait d'être au second plan lors de cette cérémonie. Concernant Lula, bah, on ne sait pas trop ce qui justifie son refus alors qu'il Est quand même pour beaucoup dans l'attribution de ces jeux au Brésil. En football, l'Anderlecht n'a pas trop mal commencé sa saison européenne, sa saison tout court en fait, vu que les Mauves sont allés faire 2-2 à Rostov en Russie lors du troisième tour de qualification allée de Ligue des Champions. Bon, c'est vrai que la Bruxelles a en à deux reprises, un petit peu dommage qu'il n'ait pas gagné, mais on ne va pas faire la fine bouche non plus, ça les place en position idéale pour une qualification pour les barrages. Le match retour aura lieu mercredi prochain. Enfin, un Australien vient de gagner lors d'une tombola à un prix un petit peu particulier, à savoir un hôtel dans une île tropicale du Pacifique. C'est un couple d'Australiens propriétaires de cet hôtel, mais désireux de rentrer au pays, qui avaient choisi d'en faire le prix unique de cette tombola à 49 dollars le ticket. Et c'est un certain Joshua qui s'apprête à découvrir l'île de Kosrae, une île qui compte environ 6500 habitants. mais constitue un des quatre états fédérés de Micronésie. Fun, Fun Radio. Avant Sarah salov et le point sur la glace, la météo, Carlo, nuageux Ouais. Ouais. <rire> ah, moi je réponds aux questions. Ah ok. Là, Super. Je, ouais. Ok très bien. Il va faire beau Non. Ok. Entre 19 et 22 degrés <rire> des nuages, quelques petites ondes. Voilà, prochain rendez-vous faut dans une heure, je vous laisse avec David. des leçons de môme, je crois. Hein, ça. Oui c'est ça. Fun. Ouais. <rire> Fun radio. Crefell. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel. c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service non prix. Fun radio.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 It's been a while since I he's screwed. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it up. I'm mm -hmm. Dust, nothing less or something more. Les glaces sont bonnes, hein, Kaufman? <rire> ah, je dois dire que je me régale! <rire> Allez, assis disons d'Enspers avec Lumidi sur Fun Radio. Et Jean-Christophe, patron de Glacis Edith avec nous. Salut Jean-Christophe, ça va bien? Salut, super! Ah ouais, super merci d'être avec nous, merci pour tout vraiment. Merci pour la glace, ah oui. ouais. <rire> parce que opération spéciale tous les mercredis avec vous, tout cet été. On vous offre chaque mercredi entre 18h et 19h la glace Fun Radio. Merci beaucoup, Glacis Zizzy. c'est vraiment un bonheur de vous avoir avec nous. Et en plus, on l'a construit ensemble cette glace, on a, on a testé des goûts et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le goût Fun Radio Oui, tout à fait. Donc euh, après le contact téléphonique, bah, vous êtes passé là, euh, bah, bon, il vous fallait un petit, un petit goût été, euh, ouais. voilà. Bon, il y certaines couleurs, ben, je pensais que c'était assez sympa de faire une, un sorbet, mais à base chocolat blanc. Oh oui. Chocolat blanc. Et <rire> voilà, en plus on a, on a fait un marbrage de framboise, ce qui est assez sympa cette période-ci produit naturel en plus hein. Tout à fait Donc produit naturel Tu l'as goûté toi Kaufman ah, J'en suis à ma première J'ai presque fini <rire> Et moi je peux vous dire Vous avez fait du bon boulot ah, ouais, merci, Du très merci. Bon, merci. bon travail Monsieur Zizi Enfin monsieur Glacier Laurence <rire> aussi Tu as pu la goûter Ah ouais c'est ouais. ouais, vraiment un délice Pour les fans de chocolat blanc Il faut vraiment venir foncer ouais, Et les fans goûter de glace ça Parce court. que ouais, ah ouais. Les fans de glace tout court Ah ouais vraiment c'est exceptionnel euh, Comment on fait Kaufman Pour venir goûter cette glace eh ben, à la radio Voilà le Glacier il est installé Il ne reste plus qu'à Pour vous qu'à passer hein, Nous faire un petit coucou Comme ça vous euh, voyez la radio Ouais. Si vous passez une fin de journée un peu spéciale, un peu différente de ce que vous avez l'habitude de faire, un milieu de semaine, vous emmenez les enfants, vous mettez tout le monde dans la voiture, vous mettez sur le GPS 33 Avenue Télémax c'est à Forêt que ça se passe, et puis nous on vous accueille, hein, les bras ouverts et chargé de bonne glace ouais. avec le goût Fun Radio, merci encore monsieur Glaciersi. Ouais, en plus c'est gratuit, donc euh, venez euh, vraiment, ça vous coûte faire 20-30 km quand ah, même bah pour oui. venir goûter, ouais, c'est un goût spécial vous allez jamais le voir ailleurs ce goût là, on est d'accord Jean-Christophe Ah Pour le moment non c'est ah, y a a, un grand succès pour pas, peut-être, vous me donnerez peut-être l'autorisation pour ah, le prendre. Bon. On a reçu <rire> beaucoup, beaucoup de SMS de gens de Liège, de gens de Namur, de gens de Charleroi qui me disaient, mais pourquoi est-ce que vous êtes à Bruxelles Moi, j'aurais ouais. bien aimé venir. Alors, ils nous ont tous dit, on vient la semaine prochaine. <rire> vous voilà. On vient la semaine prochaine. <rire> Et en plus, ce que c'est une institution depuis 1948, c'est ça, Jean-Christophe Je me me pas. ça. Ça se transmet de génération en génération Comment ça se passe Quatrième génération, déjà. Quatrième wow. génération Eh oui. De père wow. en fils Donc, ça a été oncle, cousin, père, Et le petit dernier, Jean-Christophe, euh, euh, <rire> c'est <donc voilà. rire> quand même ça, c'est magnifique, c'est artisanal, c'est familial et c'est l'ambiance un peu fun radio que vous voulez aussi créer avec vous. Donc, ouais, ouais, merci, euh, Glacier Zizi. J'ai juste une question sur votre métier comment on devient glacier Mais bon, moi, euh, ça c'est pas transmis de génération évidemment. Donc euh, j'ai baigné dedans. J'ai bon voilà. Bon après, évidemment, on fait on fait tout ce qu'il faut. Les stages et ainsi ouais. de suite. Bon, on peut maintenant évidemment rentrer à l'école hôtelière, et se spécialiser dans le milieu pâtisserie et puis prendre une direction. Bon, c'est Comme on fait beaucoup en Italie, il y a énormément de stages pour, euh, pour devenir glacier. Euh, ça se passe comme ça. Ok, très bien. Et tu as un atelier à toi en plus, hein? Tout à fait. Un atelier, je savais même pas que les, les glaciers avaient un atelier à eux pour tester les bah nouveaux si, pour je élaborer leur goût etc oui, je, sais, mais je ne savais pas tu pour vois, les je... dosages enfin <rire> bah, je pas en glace, vous savez que dans les... cette émission c'est moi le spécialiste nourriture ah. vu de voir mon ventre que compris, quoi. donc Glacier Zizi merci beaucoup d'être avec nous en tout cas tout cet été tous les mercredis entre 18h à 19h dira le Glacier Zizi qui viendra vous donner la glace Fun Radio c'est gratuit vraiment c'est juste un goût en plus euh, fantastique euh, le chocolat blanc avec la framboise Kaufman tu peux le dire Laurence aussi hein, moi, bah, ouais, ouais, ouais. ah c'est vraiment très fort hein, moi je redescends dans quelques secondes c'est pas de la c'est <rire> donc on peut en abuser donc venez fait. tous venez tous 33 avenues Télémac à Forêt faites 20, 30, 40 km en famille c'est les vacances où vous sortez du boulot venez vraiment goûter la Glaston Radio c'est gratuit on en profite jusqu'à 19h il vous reste une demi-heure en gros et, et le goût pour est venir. unique ouais, c'est ouais. ça c'est ça c'est ça Ça c'est unique en radio aussi, c'est qu'on a créé une glace spécialement pour les auditeurs. C'est-à-dire que les auditeurs, ils peuvent la trouver qu'ici à Fun Radio. Donc venez exact, vraiment ouais. entre 18h et 19h, il vous reste une demi-heure. Merci beaucoup Jean-Christophe, vraiment merci d'être venu. Tout grand merci. plaisir. Ouais, merci, merci beaucoup. Merci aussi merci, merci Glacier Gigi, merci au livreur qui est en bas là. Il s'appelle comment le livreur C'est Pascal, c'est mon cousin. En fait. Ah, son cousin, son cousin. Ah, ah, c'est famille. famille. <rire> <ton> famille. famille. <rire> <rire> ah, c'est sympa, merci aussi à Pascal qui est en bas et qui offre les glaces aux auditeurs. Merci à lui. Dans quelques instants, c'est le Saral, le Salove qui râle autour de la table, Kaufman ou c'est Laurence C'est moi qui râle et je ne suis plus cop avec Dr Dress, c'est fini très bien et toi Kaufman tu as Moi, Aloé. je love une tombola qui a eu comme prix un truc fabuleux je vous explique quoi dans quelques secondes ouais on en parle juste après le midi sur Fun Radio Dzień sur Fun Radio, Justine Timberlake débarque Et on a cinq places de cinéma à vous offrir. Bah oui, tous les jours de cette semaine, vous le savez, Summer Fun, l'émission du matin entre 6h et 9h et c'est que du fun ouais. entre 17h et 20h. Vous invite au cinéma, on fait les choses en grand, on fait les choses bien puisqu'on vous offre 5 places pour aller voir le film de votre choix dans le cinéma de votre choix. Et pour remporter ces places, eh bien c'est très simple, vous envoyez CINE c -I -N -E, au 6322 et si chaque jour je joue... Le monsieur orthographe de cette émission. <rire> eh bien, c'est pour votre bien, sachez-le, puisque ouais. si vous vous trompez dans l'orthographe, la participation n'est pas prise en compte. Il faut envoyer absolument C-I-N-E ciné au 63-22. Moi, je vous souhaite bonne chance. Hein, ouais. Avant 20h, on a notre gagnant des 5 ouais. places. Il y a des bons films en ce moment à l'affiche. Il y a Camping, c'est ça? Il y a Camping 3, il y a, euh, bah, il y a l'âge de glace numéro 3, il y a Divergence. Euh Ah bah il y, y a un monsieur qui part <rire> C'est le classique, c'est classique. Et attends, il y a du monde qui arrive. Allez, venez, 33 Avenue Télémac ah oui. à Forêt hein, Venez goûter j la glace. Je suis descendu euh, 3 secondes. J'ai ah ouais croisé le moment avec ces deux petites filles, c'était mignon tout plein. Bien sûr, c'est gratuit, donc venez goûter la glace Fun Radio. C'est à Forêt 33 Avenue Télémac. Vous voyez, il y a des gens qui passent, en entendant la moto dans les micros. Donc venez, vous pouvez venir, c'est les vacances, vous sortez du boulot. C'est gratuit, venez vraiment profiter Ça vaut la peine, de la oui. glace Fun Radio. Elle est unique, en plus le goût, on l'a expliqué, chocolat blanc avec de la framboise à l'intérieur. C'est très très bon, Kaufmann, Laurence, vous pouvez le dire, vous l'avez goûté. Délicieux, vraiment. Hein, vous... Moi j'attends qu'une seule chose, c'est que.... Le Micro s'éteint pour en <rire> Dans quelques minutes, ça sera le Sarah Salove et on nous rappelle toujours le cinéma. Ciné au 63 pour gagner 5 places. Il y a un gagnant d'ici une heure, une heure et demie. Donc allez-y, il reste quand même très peu de temps. Ciné au 63-22. Bonne chance. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un. Ah. Oh oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un. Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un. Ah. Bien. Euh, donc, 3.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 My bad day, Mangez votre glace à Fun Radio 33 avenue Télémac à Forêt, c'est gratuit, c'est pour nous et c'est jusqu'à 19h. Nouveauté, new music, découverte Fun, découverte Fun Radio. Le duo belgo grec ils sont frères Dimitri Vegas et Like Mac, Je vous propose de découvrir leur nouveauté uniquement sur Fun Radio. Ça s'appelle Stay Wild. When these stars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 C'est bon, Kaufman, ça va C'est bon, bon. <rire> il se régale, lui, on est déjà à sa quatrième boule de glace, disons que celui-ci. Allez, la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Maître Guim sur Fun Radio. Gâchez, dans les dans les et c'est le moment de râler, de lover, on commence par le love de Kaufman. Oui, vous savez qu'il y a beaucoup de tombolas ils sont organisés. Ouais. Tombola pour gagner de l'argent. C'est tombola... dur avec la glace en bouche, hein. Je <rire> vois que le cornet, euh, il est lourd, Il hein. a bien il... Cité, hein. <rire> bah, il faut qu'il passe. Donc y Il <rire> crache partout, oh, hein, peux plus, moi. un peu de respect quand même Non mais j'ai pas fait exprès <rire> Je sais t'inquiète Donc, il y a des tombolas ouais. pour gagner de l'argent ouais. à la loterie Bien sûr Et puis moi je vais vous parler d'une tombola dans laquelle il y avait à gagner un truc assez exceptionnel Vous pouviez gagner un hôtel dans une île tropicale du Pacifique en Micronésie Et c'est... Euh, <rire> Y C'est exceptionnel hein, non ouais, C'est exceptionnel parce qu'en plus, tu venais propriétaire de l'hôtel qui n'avait okay. aucune dette, ah qui oui, avait une très belle chambre, qui avait 10 000 dollars sur son compte, qui avait déjà un public de connaisseurs qui, qui était client. Ouais. Et euh, bah, les organisateurs l'ont tombé là, ils avaient envie de prendre leur retraite, donc ils se sont dit bah on va mettre notre hôtel comme prix principal. Et l'hôtel a été remporté par un australien. Et voilà, oui, vache, il oh, va s'installer là-bas, en Micronésie, wow. au Ouh. soleil, près de la plage, et il sera propriétaire et patron d'un hôtel. C'est sa nouvelle destinée, c'est son nouveau destin. Ah, c'est une belle tombola, là. C'est donc, euh, il pas, il pas souvent des comme ça, et Laurence. Mais c'est ça. Moi, pour moi, une tombola, c'est les kermesses qu'on avait à l'école. On gagnait <rire> une cafetière, on était content. Là, le mec qui gagnait un hôtel, je comprends pas. <rire> ça. Toi, Laurence, tu as râlé bah, ouais, moi, je me suis fâché avec Do Docteur Dre. Pourquoi bah, Docteur Dre, je pense qu'il est un peu connu. Tout le monde le connaît. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Dr Docteur Dre, c'est ça. ben donc voilà docteur Dre il est quand même très très connu en plus il c'est ah, il, euh, il a collaboré avec la marque euh, Beats by Dre ah c'est lui, ouais. oui, lui qui a fait les casques c'est lui qui a fait les casques de docteur Dre et donc du coup euh, comme tout rappeur qui se respecte ben euh, il impose un peu euh, euh, le respect il fait même un peu peur il y a quand même un de ses voisins qui a eu très très peur parce qu'il a eu le malheur en fait de se garer devant chez lui ouais. et euh, là le sang de docteur Dre n'a fait qu'un tour parce qu'il euh, l'a empoigné et euh, <rire> oh non. il lui a si si il lui a fait comprendre qu'il fallait pas se garer comme ça devant chez lui et donc du coup ben le conducteur a directement contacté la police en disant qu'il il a quand même assez peur Et tout et docteur Dre s'est fait menoter devant chez lui et oh embarquer ah ouais. et donc du coup bah moi j'ai envie de dire à Docteur Dre de quand même se calmer de baisser d'un ton parce que si on devait vraiment tous s'énerver parce que nos voisins se garent mal ou se garent devant chez nous bah alors euh, on se ramasse toujours des PV et, et on n'a pas fini quoi donc moi j'en connais un qui s'est vraiment énervé parce qu'on s'est garé deux ah ouais devant chez lui ouais c'est Kaufman ah ouais. <rire> il s'est énervé le... ah tu peux le raconter Kaufman c'est dans un parking ah ou... dans un parking ouais, il s'est garé sur son parking oh, il... t'as fait quoi pour euh, pour le lui dire à la personne ah, j'ai laissé un mot sur le pare-brise ah ok <rire> t'as un mot pas très parti ah, hein mais <rire> Oui mais c'est déjà plus gentil Que Dr Dre Qui empoigne <rire> qui, qui menace quoi <rire> Ça c'est sûr Pour la suite Ça sera avec euh, Des jeux vidéo à gagner Des goodies Des packs Fun Radio Dans le C'est qui qui parle Mais là c'est Maître Gims Avec Ma beauté Sur Fun Radio Je ne t'ai pas donné Tout mon amour Je ne t'ai pas Co tu me fais za, bo tu me fais ça, Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté repose pas ah, J'ai les épaules pour ça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 Salut à tous, c'est Bob Sinclair, vous êtes sur Fun Radio. Fun Radio, le son d'Anne Avec Fun Radio, le son de euro C'est le moment de jouer au jeu du C'est qui qui parle. Je vous passe un extrait d'interview de discours et au 30 44, vous allez devoir reconnaître qui parle. On a des jeux vidéo à vous faire gagner des packs fun, des goodies collector. Kaufman, c'est oui, ça c'est ça. On a plein de cadeaux à vous filer durant tout l'été. C'est que du fun. Voici le discours ou l'extrait d'interview du jour. J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais, je connais, euh, je connais les Asies. Alors, à votre avis, qui parle à les -y 30-44 pour gagner des cadeaux. Laurence Kaufmann, vous avez posé des questions pour essayer d'avancer dans le, dans le schmilblick, j'ai envie de dire. Laurence, une question Est-ce que c'est un chanteur C'est un chanteur, oui. Kaufmann Est-ce qu'il est français Il est français, oui. Il est français. Est-ce qu'il Mais... est belge Oui, il est français-belge, voilà, il est, il est un peu les deux, quoi. Ah, il est peut-être suisse aussi, alors. Et il est un petit peu les trois. <rire> alors, une autre question, Laurence Est-ce qu'il a, genre, une septantaine d'années Ouais, un truc du genre, ouais, là, c'est vieux, quoi. Est-ce qu'il aime bien les lunettes Ouais, c'est vrai. Optique de mire. Ah oui, il a, fait, <rire> il a fait une pub pour les lunettes, c'est vrai. Laurence. Est-ce qu'il y était marié avec Adeline Blondio, celle de Sous le Soleil? Ah ouais, ouais, il y a longtemps, ouais. Il était marié avec, euh, avec la jeune Adeline Blondio. Est-ce que sa femme s'appelle Laetitia? Maintenant, c'est Laetitia, effectivement. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044. On a vraiment des jeux vidéo à vous faire gagner, des goodies, des packs collector. Quelque chose d'unique, hein, Kaufman ne va pas trouver en magasin, hein. Exactement. Toutes les goodies qu'on vous fait gagner ici, bah, vous les retrouvez euh, nulle part ailleurs que chez nous. Là, je vous repasse l'extrait du jour. J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je, je connais, euh... Je connais les Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044 Son vrai prénom, c'est Jean-Philippe, Jean non Jean-Philippe de Smet Jean-Philippe Smet, Jean Philippe Smet. Smet, ça, ouais, ça. Ouais, ouais. Jean -Philippe Smet. mais c'est quoi son nom de scène Je cherche le nom de scène Vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044 Je vous laisse le temps de 10 euros pour l'envoyer Ça vous laisse à peu près 4 minutes pour l'envoyer 4 minutes top chrono, 3044, vous l'envoyez Et vous gagnez des cadeaux Prenez une bonne dose de fun ah. Tout l'été Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun Toute la journée, du son dance floor Sans arrêt sur Fun Radio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 Coca-Cola Coca-Cola Coca Coca Coca Coca Fun Fun Radio Fun Radio, Radio. Stop FUN entre 17h et 20h Sur Fan Radio. Despacito Mami, yo sé que te va gustar Despacito Mami, yo sé que te va encantar Mówi, dale ma Passez un extrait d'un discours. et Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044. Voici l'extrait du jour. J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais, je connais. Euh, je connais les Asies. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044. Lors du Fun Game arrive, on est prêt, Kaufman. Toujours. Ouais. Allez, c'est parti. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Alors, toujours au Nintendo, on est parti où Oui, ou là. non, bah tout, tout le monde sait que Nintendo va sortir une prochaine console. Elle est très très mystérieuse. Nintendo en a très peu dit sur cette future machine, mais les rumeurs commencent à arriver à nos oreilles. Si bien qu'on n'en sait plus sur le nom de code de cette console, c'est-à-dire NX. Ouais. Alors, selon de multiples sources, la prochaine console Nintendo, eh bien, sera un hybride entre une console portable okay. et une machine destinée à être branchée sur la télé. Ah, c'est bien ça, c'est sympa. Et le système sera en fait composé d'une console portable équipée de deux manettes détachables. Donc c'est en fait un vrai kit que tu déballes à la maison pour jouer sur ta télé et que tu prends avec toi euh, bah lorsque tu, tu pars de chez toi, tu vois. C'est vraiment bien, en fait, tu peux diser partout. Exactement, c'est un peu les deux en un. Tu rajoutes la connectivité Internet, l'accès au Nintendo Store. Et ben, tu obtiens une console qui est plutôt bien fichue avec une puissance plutôt pas mal et euh, il faudra attendre à mon avis euh, la rentrée septembre pour avoir vraiment les caractéristiques définitives de la Nintendo NX ouais. et nous si on les a, bah, on non sait que du fun vous le savez, on ne se privera pas de vous en parler. Elle sort quand Elle sort l'année prochaine. Très bien. Le prix, on ne le sait toujours pas. Non, on ne sait rien du tout. D'accord, très bien. Aux autour de 300 euros, du genre. Oh ouais, ça serait peut-être même un peu plus cher. Ah, ouais. Un peu plus cher. C'est ouais. vraiment. vraiment sympa l'idée de la prendre en portable et la mettre après quand on est chez soi sur la télé. Exactement. c'était bien. Parce avec la PSP, par exemple, pour PlayStation, on galérait toujours. Moi, je voulais jouer, je voulais jouer <rire> sur ma télé avec ça et c'était pas possible. Là, vraiment, il y a une belle idée du côté de chez Nintendo. Exactement. Dans une heure, ça, on sera... On parlera d'un jeu de catch qui est très, très vendu en Wallonie. Hein, parce que c'est une des meilleures ventes. Parce que les Wallons aiment le catch. Et moi aussi, Ouais, et okay. on vous parlera des nouveaux personnages Qui viendront étoffer le roster du jeu Dans quelques minutes on prendra aussi le gagnant du Siki qui parle Il y aura également Milo sur Fun Radio Mais là je vous propose d'écouter les meilleurs moments de la Pure Avec Audrey La Power sera de retour à la rentrée. Et en attendant, ce sont les meilleurs moments sur Fun Radio. Je voudrais qu'on revienne aux chansons paillardes. Excusez-moi, mais alors vous avez peut-être loupé ce grand moment de radio. Mais j'ai fait découvrir quand même aux garçons de l'émission la petite gaïole. Vous connaissez pas oh cette chanson Dieu, quoi qu Non, aura... et j'étais content, figure-toi. J'avais réussi 37 ans à l'éviter. Et là, euh, ben voilà. Bim. Tu mais ça, c'est dingue. Alors qu'à la base, on parlait des chansons paillardes parce que Frédéric, notre nouvelle stagiaire qui vient du Canada, justement, voulait savoir si on avait des chansons paillardes. Et les gars, il était incapable de répondre à ça, quoi. Et on nous dit au 3044, moi, je chanterai même à je la connais par cœur La petite Huguette Nicolas de Namur C'est bien la seule Qui m'est venue en tête Celle du Canary Les gars sont nuls Tabarnak on nous dit Ça par contre Je suis pas sûre Mais il y a Lauriane Qui nous dit Que la petite Gaïole C'est la chanson paillarde Des Liégeois euh, hey, Les Liégeois <rire> On va se calmer Je crois que c'est wallon tout court hein. Regardez comment Ils essayent de piquer le bazar Là Ça, c'est bien joie, ça. Eh ouais. Bravo, les gars. Dès qu'il y a la fête, euh, ils sont là, De toute façon, vous, à votre place, je parlerais même plus, quoi. Dis ne pas ça. connaître la petite gaiole les gars, ça, c'est grave. On n'a rien à y Des graves, Et graves, hey, graves sortez de votre capitale, on peut sortir de Excuse Bruxelles. excusez nous on a un peu de culture, donc Il n'y a vois pas de chanson paillarde à Bruxelles? Mais bah euh, Il doit y en avoir, mais on les connaît pas. Chanson bruxelloise, ouais. Ah, mais bah, Paillard, euh, que... ah parce que même ça, tu connais pas. Bah non. Je une pas... chanson euh, de Bruxelles. Mais je dis bruxellois, c'est bruxellaire, tu vois. Ah, euh... ah, un truc un peu... Euh, et tu connais pas. Et Fab, tu connais aucune chanson euh, un peu le, space Le pont d'Avignon Mais c'est. Je sais pas. Mais ça, c'est une chanson pour les enfants, Ou Le petit canard Non, mais une chanson. Les gars, alors, une chanson paillarde, je vais vous expliquer, c'est un truc souvent où c'est limite un peu vulgaire. ben c'est les scouts, ils apprennent ça. Mais moi, mes parents, ils m'aimaient, ils me gardaient chez eux le week-end, ils m'envoyaient pas en short dans la forêt. j'ai jamais fait les scouts, mais il y a une chanson, bon, il est un peu trop tôt pour la chanter quoi. Ouais, mais c'est pas au scout de toute façon. Tu dit moi, il que Babi Balibalo dans son non, bon non berceau. Non, non, non, Comme un, un, un oh ouais, taureau. Ah, c'est Balibalo, Balibalo, teste un salaud Bonjour à toute l'équipe. et eh bien moi je connais la chanson. Je suis désolée pour la fin Fabrizio de Saint-Guilain. On nous dit quoi d'autre Ils viennent d'une caverne, c'est pas possible autrement. Bah, eh, bah, et, eh, doute, je suis ouais. bien d'accord avec ça. Et on a Francine qui est là, qui vient de Villers-la-Ville. Salut ma Francine. Salut, salut, bonsoir. Ça va bien Ça va très bien, merci. Bon, eh, hey, Francine, rassure-moi, tu la connais la chanson de la petite gueule, toi Mais bien. Sûr. Ah, mais bien. Sûr. Voilà, toi, t'es une vraie toi. Ah, mais voilà, mais les joueurs, oui, je dois avouer que je l'ai apprise euh, lors d'un camp ou pas trop, donc ça rejoint quand même un peu les Ah ouais Ah d'accord ouais. Non mais, regarde ah. Francine, il y a un auditeur, il nous dit évidemment qu'on connaît tes copains, ils ont jamais été à, dans un baptême, une communion, les Bruxellois ne savent pas s'amuser Bah non <rire> Moi c'était dans les mariages oh. qui chantaient ça, enfin je vais ah. dire dans les mariages carolos oh, mais. tristesse <rire> ah, eh, Francine, chante-nous chante un oui. petit bout de la petite gailleule pour voir Allez vas-y Elle me l'avait tout dit promis, une belle petite gaiole, une belle petite gaïole, elle me l'avait tout dit promis, yeah, une, une belle, belle petite, petite gaiole pour être un Oh, j'ai quand même d'un peu honte de. Excusez-moi, j'ai décroché quand André a fait les cœurs. Genre, choriste. Oh Oh oh. C'est important. <rire> Attends, Merci. Merci, ma Francine. Heureusement que tu es là pour rappeler les racines à ces deux gugus. Je te fais des gros bisous, <rire> Francine. Bonne soirée au Bisous. Et hey, d'ailleurs, hey, Fred, tu m'as dit d'ailleurs que même au Canada, il y a des chansons de payardes comme ça. Mais oui, mais C'est eh oui. Tu sais quoi Tu vas nous faire découvrir ça juste après le son de Floris, maintenant, qui débarque sur Fin de Radio. Et juste après, je vous ai calé Afrojack. Alors, on dit le chant des étudiants Wallon, Julien, le... Le doudou à monze. Mais mince les gars, vous y connaissez rien franchement, c'est scandaleux. Je suis bien d'accord avec ça, ça moi, un les gars. Belle été et rendez-vous à la rentrée avec la Power des 17h sur Fun Radio.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 summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles, so won't you fly with me, have dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be.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 Maybe are we there yet, meet me at et sur Fun Radio avec Boosty salut. Et on a notre gagnant du Suki qui parle j'accueille Steve qui est avec nous, salut Steve Salut, ça va salut bien Steve, Steve. Salut. Ouais très bien merci En pleine forme tu fais quoi de beau euh, Là je rends du travail Tu rends du travail, tu fais quoi comme euh, boulot, comme métier euh, Je suis préposé dans les parcs à contenir Mais quoi T'es prêt Préposé pré dans les parcs à conteneurs. Ok, je sais même pas ce que ça veut oh. dire ce truc. Okay. Ça veut dire que c'est lui <rire> qui fait la réception de ce qu'on doit mettre dans les parcs à conteneurs, j'imagine. Ah ok, c'est ça. Voilà, c'est oh, sympa comme métier. Donc tu t'es sur la route et t'as dit, je vais jouer au c'est qui qui parle. je te repasse <rire> l'extrait et après tu me donnes ta réponse. Attention, voici l'extrait. Je okay. connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Je les Et Alors pour toi, c'est qui qui parle, Steve Johnny Hallyday. Pour toi, c'est génial idée. On vérifie. Ah Bravo Bien joué. Steve! C'est gagné, bravo Steve! Bravo! Génial! Tu repars avec un pack fun, c'est pour nous, c'est cadeau Steve, ok? Ok. Allez, bisous bisous, bonne soirée Steve. Bisous Steve. Bonne soirée Steve. Bye bye bye. Bisous bye Steve. Pour la suite, Ça sera le jeu du Blackjack. Pour vous inscrire, vous envoyez jouer au 3044. Le cahier est toujours là ou pas Kaufman Bah j'en ai marre de faire des allers-retours moi. <rire> C'est bon, t'as appris combien aujourd'hui 4 3 4, ouais. 3 4 ouais. glaces quand même, chocolat blanc avec du framboise. Oui, bah oui, oui, oui, moi je prends le Gouffin Radio. Forcément, <rire> le Gouffin Radio, ça sera tous les mercredis entre 18h et 19h, donc je si n'avais pas pu venir aujourd'hui. Venez la semaine prochaine, dès 18h, parce qu'il sera de... toujours là. Le retour, ouais, il est de retour au 30 3 Avenue Télémaque à Forêt Mais on, on vous le dira, hein. vous nous suivez sur les réseaux sociaux Sur la page Fun Radio Sur Facebook, sur Twitter Enfin, On est là un petit peu partout, même pendant l'été On vous lâche pas si vous n'avez pas la chance de partir en vacances Et eh bien nous, on reste là C'est parfait, il est 19h, c'est l'heure des infos Fun Radio Fun. Sur vandenborg.be, je peux commander tous les appareils Aller chercher ma commande dans les 30 minutes Ou la faire livrer gratuitement Suis-je contente de Vandenborg Oui, très contente Vandenborg Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo Salut David Salut à tous Nous n'allons pas inventer une nouvelle loi chaque fois qu'il y a un attentat. Ces propos ont été tenus par le Premier ministre français Manuel Valls, un petit peu énervé hein, par les accusations de l'ancien président Sarkozy qui a reproché à son successeur François Hollande de, de ne pas en faire assez contre le terrorisme. Et sur le lendemain de la mort d'un prêtre de 86 ans en Normandie, Pour Sarko, on est en guerre, il faut être impitoyable, changer la stratégie de riposte. Bref, il aboie, comme il sait si bien le faire, hein, ce qui agace euh, au plus haut point Manuel Valls, qui a déclaré sur TF1, je cite, ceux qui diraient qu'une loi permettrait d'éviter un attentat se tromperaient et mentiraient aux Français. Fin de citation. Mais bon, les élections présidentielles, c'est l'année prochaine. Les candidats peuvent difficilement s'empêcher de récupérer les attentats des fins électorales. Hein, Sarkozy donc, et puis le Front National aussi off course. Marine Le Pen a également accusé le gouvernement de ne pas agir, mais elle... N'a pas oublié la droite, en dénonçant la responsabilité immense, je la cite, de tous ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans. Tout le monde dans le même sac, donc. Bonne nouvelle pour les travailleurs belges. Depuis le début de l'année, tout ce que vous avez gagné en bossant a directement filé dans les caisses de l'État. Eh bien, depuis ce matin et jusqu'à la fin 2016, chaque euro gagné, chaque centime, c'est pour vous et pour vos proches. Ah ouais, Vous me direz qu'il était temps, hein, vu qu'on est quand même le 27 juillet, mais c'est tout de même 9 jours plus tôt qu'en 2015, grâce au tax shift mis en place par le gouvernement. Et pour la première fois depuis très longtemps, la Belgique n'est plus le pays d'Europe où on paye le plus d'impôts, ce sont nos voisins français qui s'y collent à présent. Ce n'est qu'à partir d'après-demain qu'ils commenceront à bosser pour eux, pour ceux qui ont la chance d'avoir un job en tout cas, vu que ça fait deux mois maintenant que le chômage est reparti à la hausse en France. Je me rends compte que je ne vous avais pas encore parlé de Pokémon GO cette semaine. Il y en a déjà mercredi, dis donc. Bah, figurez-vous que le jeu le plus célèbre du moment et qui n'a été lancé, rappelons-le, que tout récemment, le 5 juillet aux Etats-Unis, ce jeu donc a déjà été téléchargé plus de 75 millions de fois en à peine trois semaines. Donc, par comparaison, l'application de rencontre Tinder lancée en 2012 a franchi le cap des 100 millions de téléchargements en janvier à dit, si nos Pokémon connaissent un succès phénoménal, ils ne plaisent pas à tout le monde. Tout récemment à Lille, Rihanna a demandé au public lors d'un concert de respecter son travail. « Je ne veux pas vous voir attraper de Pokémon ici », a-t-elle notamment déclaré. Enfin, nous sommes le 27 juillet et les Diables Rouges n'ont toujours pas de sélectionneur alors que les éliminatoires pour la Coupe du Monde se rapprochent. Ah bon, il y a encore un petit peu le temps, hein, il démarre le 6 septembre à Chypre et à propos de ces éliminatoires, on a appris que le match à Gibraltar se déroulera en fait au Portugal. En effet, sur le caillou britannique situé dans le sud de l'Espagne, il n'y a pas de terrain remplissant les critères établis par la FIFA. Bonne radio. Bonne radio. Avant le jeu du blackjack, place à la météo. Quel temps pour demain, Carlo Demain les températures ne dépasseront pas 19 à 22 degrés. Le ciel sera très nuageux, avec régulièrement l'une ou l'autre petite ondée. Une nouvelle journée maussade. Donc voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain midi et vous laisse en compagnie de David et du son de Boosty. Salut. Ben. Ben. Les soldes XXL, la qualité et le service Greffel. Vite, plus que quelques jours pour en profiter.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 17h20, h on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul. On, sera plus jamais seul. on sera plus jamais seul. ne plus jamais seul. On sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul. On sera plus jamais seul. On ne sera plus jamais seul.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 Le beige Alex Germis est sur Fun Radio. Et c'est le moment de jouer au jeu Black avec Manon qui est avec nous. Salut Manon Bonsoir tout le monde Salut Manon Ça va bien Manon Salut, super et vous Ouais, on est en pleine forme, on est au taquet. on a pris une glace entre 18h et 19h, c'était parfait. Faut pas hésiter à venir Manon, on prend prendre une glace la semaine prochaine. Ah mais c'est très gentil <rire> bah oui viens vas-y c'est ouvert à tout le monde c'est gratuit donc tu peux venir mercredi prochain à 18h Toi t'es venu pour jouer au jeu du blackjack Je t'explique les ça. règles du jeu Je vais dévoiler des cartes une par une Pour dévoiler une carte t'as qu'à me dire encore Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21 Tu gagnes un pack oui. fun Mais si tu as 21, okay. piles, 21 piles Tu gagnes un jeu vidéo D'accord Manon Ok super nickel Attention okay. allez je vais mélanger les cartes devant toi Attention pas de triche <rire> comme ça je mélange vraiment pas de triche, non. les cartes T'es prête Première carte que je vais dévoiler C'est un C'est un 9 on continue Encore, oui bien sûr Très bien, on continue C'est un 4, 9 plus 4 ça fait 13 Ça fait 13, parfait C'est ça, 13, euh, ben encore hein. Encore, ok, ok Ok, ok, la prochaine carte c'est un 7 13 plus, en fait, 13 plus 7 ça 20. fait 20 Donc c'est un pack fun ça... pour l'instant Manon Oui, ben On va s'arrêter là peut-être non Manon On va s'arrêter là, oui je ouais, crois, je crois <rire> Continue. <'est> <rire> tu arrêtes là <rire> Oui j'arrête Une fois, deux fois, trois fois, je valide Oui, je valide. Allez, c'est valide. Bravo, du repas un pack fun. Manon. bravo, Manon. C'est pour nous, c'est cadeau. Merci. De rien. Merci. Passe une bonne soirée, Manon. Merci à vous aussi. Merci Et donc, donc rendez-vous mercredi prochain pour la glace. J'ai noté, hein, Manon. Hein D'accord, et pas de <rire> <petit>. <rire> Allez, Mercredi, ne bouge Allez, pas. Allez, bisous. Bisous, on, Manon. Bisous. On prend tes coordonnées, hors antenne. Laurence, le pourquoi du comment dans quelques secondes. Oui, avec pourquoi on a des crampes. Ah, les crampes, ça m'arrive souvent quand on fait du sport. Oui, ça, non arrive souvent, ouais. Mais bah, ça arrive souvent. Pas aussi. que. Ah, pas que quand on fait du sport. La réponse, ça se passe juste après Et là, c'est Alex Germis sur Fun Radio. so far. C'est votre été sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Soleil, plage, camping Flage. et Fun Radio. Je suis sûr que tu es celle que j'ai toujours attendue. J'aurais aimé te dire des mots que tu n'as jamais entendu. Car à mes yeux, je t'aime et devenu bien trop répandu. Te sortir de ta vie morose, je saurais le faire. Je serais voué à ta cause pour te satisfaire. Je ferais pousser tes roses en plein désert si cela peut te plaire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 Dis-moi mam każeję, une chance, a si tu me mądre. Je te demande par la lune, tylko mam do mnie, c'est aimer. Une fille comme toi, i on a qu'une, don't je trompe pas, la laisser tomber. Je tomberai chacune de tes envies, inavouer. Si tu nous laissais, rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je tombais. Jeszcze baczki de ton corps sur le bout des doigts. On réinventa le karma ma ubra. Entre nous il n'y aura aucun tabou. Je te ferai des câlins tout doux, tout doux. -dou. Tu n'auras pas besoin de me pousser à bout. Pour entendre des mots doux, sorti tout droit de ma boue. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Peut-être pour la vie. Rien, Rien qu'une fois, euh... fois, toi et moi. Je prie rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Tous les deux sous la douette, tu trouveras ça chouette. Quand sur le mur la lumière projetera nos silhouettes, Des petits mouvements s'accadder. D'un coup je m'arrête, toi qui as la parole, les te resteras muettes. Car je vais tellement, tellement, t'en te donner que ton corps va totalement s'abandonner. Je ferai naître en toi de talents. Toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie, rien qu'une fois, toi et moi, peut-être. peut-être en chemin pour aller faire vos courses bon courage à suite son dancefloor c'est avec Enrique Iglesias si vas, si das, doy, il vous reste 45 minutes pour gagner 5 places de cinéma Eh ben oui, toute cette semaine, on a le plaisir de vous offrir des places de ciné. Ça se passe le matin, entre 6h et 9h, dans Summer Fun, avec ouais. nos amis Anto et Coco. Et puis, entre 17h et 20h, dans que du Fun, autrement dit, chez nous, on vous offre 5 places pour les remporter. Vous envoyez au 63-22, c'est un euro par message. envoyé. vous envoyez Ciné, attention à l'orthographe C-I-N-E, c'est absolument ce mot-là, et pas un autre ouais. que vous devez envoyer. Ciné 63-22, et là, quoi Il reste une grosse demi-heure avant ouais, que... Ça. Une grosse demi-heure, au Cineau... 6322 5 places, plus de 50 euros en place de cinéma, c'est un gros cadeau qu'on vous fait chaque jour, il y aura forcément un gagnant d'ici 20h, donc allez-y, il vous reste très très peu de temps, ciné au 6322, la suite de l'émission Le pourquoi du comment Pourquoi on a des crampes Le fun game Le un jeu de catch Et Enrique Iglesias sur Fun Radio. Party. All night, all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 Ni smartphone, ni tablette, de terre vûre et la jette. non connectébe Une action de l'IBSR et BES. Fon radio Le son Dance floor I took a pill and he Ibiza To show a feature I was cool And when I finally got sober Felt ten years older But f***, there was something to do I'm living out in L.A. I drive a sports car just to pool.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 No.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 Like this, you don't wanna be stuck up on that station, stuck up on that station. Oh, I know, sad so sad songs, sad songs, sad songs. Darling, all I know are sad songs, sad songs. Que du fun, 17h20 sur Fun Radio Solo en tu hocke yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar a mi no me importa que duermas con él Sé que sueñas Con poderme ver mujer que vas a fer depid te pa ver Si te quedas o te vas Si no no me busques malas Si te vas yo tam mi me voy si me das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 Ce que t'as fait Nouveauté. New Music. Découverte Fun Radio. C'est une nouveauté uniquement sur Fun Radio. C'est Kung, il est français, il a 19 ans. Je vous propose de découvrir son nouveau titre, Don't You Know. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun. ce sont là et on continue Don't le son dance floor avec souffle C'est le moment de se poser la question du jour, la question autour des crampes aujourd'hui, pourquoi on a des crampes Exactement et donc faut savoir qu'il n'y a pas que les sportifs qui en ont, hein, ouais. David as la preuve quand même vivante de... Ah mais hier j'en ai eu une en fait, hier j'ai eu une crampe, j'étais comme ça <rire> tranquillement, j'étais assis et j'ai eu une crampe mais qui m'a, <rire> ça m'a démonté, j'étais par terre après, je suis resté 10 minutes par terre Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort, ça te lance comme ça et je sais pas pourquoi. Bah une exactement. Ou pas bah justement, j'ai une réponse. Ça peut vraiment toucher n'importe qui, ouais. n'importe quand. Et donc une crampe, déjà c'est quoi Il faut, faut, faut se demander d'abord c'est quoi. C'est une contraction involontaire brutale et douloureuse d'un muscle. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça. Mais euh, son origine, enfin même les scientifiques, qui sont un peu engueulards, eux-mêmes ils savent pas trop le pourquoi du comment justement. <rire> et donc eux ils se disent que l'explication la plus probable serait un manque d'oxygénation du muscle. Okay. Et ce qui entraînerait en fait l'accumulation d'un acide qui vient en fait chatouiller justement le muscle. Ouais, c'est Hein. Exactement. Ouais. Sinon, bah une autre explication serait un déficit en magnésium ou en calcium. C'est possible aussi. Aussi. En eau, non Bah une sorte de déshydratation ouais. aussi. Si on ne boit pas assez d'eau, bah on peut aussi en avoir. Donc il faut savoir aussi que les diabétiques et les femmes enceintes sont plus sujets aux crampes. Ah oh, ça doit être horrible quand t'es enceinte d'avoir une crampe à la jambe. Ça doit être un truc... Horrible. Ah ouais, c'est horrible. déjà Exactement. quand t'es enceinte, ça doit te faire un petit peu mal. Et en plus t'as une crampe, bah hop, t'as les deux même temps, <rire> Ça doit être horrible quand même. C'est la galère, ouais. Et donc, bah pour les éviter, on conseille quand même de boire beaucoup d'eau. Et sinon quand elles sont là, bah on conseille de marcher sur un sol froid. Ouais, ça. Et de prendre aussi une douche d'abord froide et ensuite chaude. Ah ok. Apparemment euh, ça ferait quelque chose. Et petit conseil de grand-mère aussi, c'est de mettre... En Fait un savon de Marseille en dessous euh, du matelas, à ah, ce qui paraît, ça fonctionne vraiment super bien. C'est pas prouvé scientifiquement, mais ça fonctionne quand même. Mais la grand-mère l'a dit, donc c'est la, <rire> la, ouais. bon. la suite avec le fun game Kaufman. Oui, on parlera de Catcher dans le jeu WWE. Et contrairement aux apparences, et eh bien c'est un des jeux les plus vendus dans toute la Wallonie. Non, carrément, bah oui, les non. gens aiment bien faire les coups de la corde à la Attention, hop là, coup <rire> Kaufman par terre, voilà, coup dans <rire> la tête. Kaufman, on coup de en front. parle juste après souffle, Mi à mort sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. Et i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 J'en deviens somnambule, bule, bile, bile, bile, czy Tranquillement sur la route, et pour la suite du Sundance sport je vous propose Clean Bandit. Avant de gagner vos places de cinéma, place au fun game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et ça catch. Oui, si vous connaissez un petit peu le milieu du catch, vous savez que eh bien, ce sont les catcheurs, non seulement qui font évidemment la renommée de ce sport et l'attrait de ce sport, mais également tous les personnages qui gravitent autour du catch et c'est notamment le cas de Vince McMahon qui est un ancien catcheur, multiple fois champion du monde, et de sa fille. Il s'appelle Stéphanie McMahon et même de son frère, Shane McMahon. En fait. Mais sa fille fait du catch aussi. Elle a fait du catch Ah, maintenant okay. elle dirige la WWE ah, et pas. ces personnages là seront dans le prochain jeu de Tek2, à savoir WWE 2K17 donc 2017 et euh, on vient de la prendre et ça me fait bien rire parce que ça promet en fait beaucoup de scénarisation et pas forcément que du combat il faut le savoir hein, le catch c'est chiqué n'empêche qu'on peut se blesser gravement hein, quand oui. même euh, c'est pas non plus que du chiqué moi j'irai pas pas <rire> sur le catch mais, mais toi tu irais nulle part euh. <rire> ça c'est vrai déjà dans un par d'attraction j'ai du mal alors imagine dans le catch c'est quand même des vrais coups non non non, des... non c'est pas des vrais coups c'est des coups de cascadeur ah d'accord ok je pensais que c'était des vrais coups moi. mais par contre des fois en faisant certaines prises ou certaines voltiges bah forcément ils peuvent se blesser ok donc ce qui est assez marrant c'est qu'en amenant ces trois personnages là qui font pas du tout euh, partie du des, des catcheurs qui qui évoluent pas sur le ouais. ring donc eh ben ça promet un côté scénaristique assez drôle Assez, euh, assez croustillant assez, et assez savoureux et quand on sait que le jeu se vend extrêmement bien en Wallonie et eh bien on a hâte que ça arrive et ça arrivera le 11 octobre prochain sur PS4 Xbox One PS3 et, et Xbox 360 ah ouais, toutes les consoles donc ouais, c'est ouais. ah, un beau jeu ça marche très bien en Belgique ouais, ouais, ça. ça marche super bien ouais. c'est quoi le top 5 on va dire des jeux de quand année. ça sort c'est ouais. le type 10 ouais ouais, ouais, ouais c'est quand même fort quand même moi j'irais bien jouer à ça je trouve ça très sympa Laurence tu jouais toi ça non pas trop c'est pas, pas, trop. pas trop mon style non non ah ouais, ouais j'aime bien parce qu'en fait tu prends un personnage j'ai bien compris le ouais. jeu Oui, Et ouais. tu lui fais construire sa carrière, exactement. Ouais. Donc tu peux devenir champion du monde avec un personnage, exactement. avec le show qui est y là-bas à <rire> l'américaine. J'adore ça. Ça ouais. te fait rêver d'être champion ouais. du monde. C'est <rire> pas, pas avec la France que tu vas y arriver. Toi, <rire> non, ça c'est sûr. Mais avec la Belgique, on y arrive, on va y arriver, je pense, d'ici quelques années. Il faut qu'il Dans deux ans, tu vas y arriver. On va y arriver en Belgique avec Eden Hazard. Pour la suite, on a des places de cinéma, Kaufman. Oui, cinq places de cinéma à vous offrir. C'est dans quelques minutes que ça va se passer. Vous envoyez Ciné, C-I-N-E au 6322. C'est un euro par message envoyé. Vous n'avez plus que quelques minutes. Je dis bien quelques minutes. Ouais. Vous envoyez Ciné au 63-22 5 places à remporter maintenant ouais. Exactement et au 30 on me dit Il y a plusieurs écoles de catch en Belgique Ma soeur en fait depuis des années wow. C'était Émilie Sauvage Donc attention Kaufmann et Laurent Je peux ramener à tout moment <rire> une catcheuse ah ouais. dans l'émission Allez la suite du Son Dance Force avec Clean Bandit sur Fun Radio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 David Jean mode sera notre invité dès demain donc si vous avez des idées, des conseils allez -y au 3044 pour la beauté, on en parle demain la suite du Son Floor, avec Imani Et il vous reste moins de 5 minutes pour gagner 5 places de cinéma Oui 5 places de cinéma On vous informe chaque jour De cette semaine bah, des films qu'il faut aller voir Des films qu'il ouais. vaudrait ne pas louper Qu'il faudrait ne pas louper On vous parlait de ce film, moi c'est un peu mon coup de cœur, Le bon gros géant de monsieur Spielberg Film d'animation dans lequel vous retrouvez bah, Comme son nom l'indique Des gentils géants mais ouais. aussi des méchants géants Qui veulent faire du mal à la terre Alors ça peut paraître assez naïf comme Pitch, Mais c'est le film d'animation ne l'est pas du tout C'est un film vraiment à aller bah, voir Spielberg déjà okay. Spielberg aussi Il y a déjà de la qualité hein. Mais c'est vrai ouais. que dans le scénario Et dans l'écriture Ça se ressent aussi Et y a Camping 3 Dont on a parlé ouais, Avec Franck Dubois Qui est exceptionnel J'ai pu le voir Moi il est vraiment très très très bien C'est l'un des meilleurs Pour moi c'est le meilleur Camping très drôle, Parmi ouais. les trois C'est vraiment le meilleur Alors il y a On a... Une, <rire> pas Patrick ouais, Il y a une <rire> scène aussi Avec Gérard Jugnot Et Franck Dubosc, elle est magnifique cette scène. Ils sont sous l'emprise de quelque chose de pas très net. Et ils font le bordel <rire> dans la glace C'est ouais. une des scènes mythiques du cinéma, je pense. Français. Ah, bah oui. Bah, moi, je les ai tous vus, les films dont on parle. Tu vois, ah <rire> j'ai ouais passé mon week-end <rire> pour, euh, pour essayer de vous aiguiller. Il y a également euh, l'âge de glace numéro 3 avec euh, notre ami euh, Scrat qui ouais. recherche toujours sa noisette et qui va aller dans l'espace pour essayer de la capturer mais bon en allant dans l'espace il va déclencher encore plus de catastrophes on a aussi une Independence Day Divergence c'est le deuxième volet de la saga et comme d'habitude les méchants aliens ont envie de détruire la terre et heureusement Jeff Goldblum et euh, je sais plus comment il s'appelle le héros enfin on cherchera ça ouais, ça et je pas du tout là Eh bien, euh, vont essayer d'empêcher euh, euh, que ça se passe, que ça se produise. Bref, il y a des films à aller voir. Il y a vraiment hein. des très très bons films cette semaine, c'est vraiment le moment de gagner 5 places de cinéma, comment on fait Kaufman Vous envoyez cine c i n e au 63 22. J'insiste sur le numéro, j'insiste sur l'orthographe, autrement ça ne fonctionne pas. Vous allez peut-être dans 5 minutes repartir avec 5 places de cinéma, il n'y a que chez nous et euh, dans Summer euh, dans dans ce bon fun fun. et dans ce qui est du fun que vous Exactement. pouvez gagner 5 places de cinéma donc allez-y 5 places de cinéma à gagner plus de 50 euros de places de cinéma vous envoyez ciné au 6322 j'ai vu quelqu'un qui me l'a envoyé au 3044 je ne peux pas le compter c'est le 6322 1 euro par message ciné au 6322 je vous laisse le temps d'Imani pour envoyer ciné au 6322 le temps d'Imani il dure 3 minutes le son je vous laisse donc 3 minutes pour envoyer ciné au 6322 et il y a un gagnant juste après alors allez-y are you ready Two.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 Flow. She's Miss California, part of being who wants to lay, housed on by the water. Save the yard across the bay, drive the Mary Hollywood's a favorite scene, He loves to be surrounded so Tiens mais je résiste Superficiel je crois Je ne me vois pas Perdu dans un monde Qui ne me ressemble pas Loin d'une réalité Qu'elle a semblé oublié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 C'est une très bonne soirée avec Fun Radio, le son Dancefloor continue avec Nice Van Zand. Et c'est le moment de découvrir le gagnant des places de cinéma, j'accueille Sébastien qui est avec nous. Salut Sébastien Salut, salut Ça va, ça va bien Seb Ça va, ça va, au top En pleine forme, t'es sur la route la Seb, non je me suis parqué vite fait. Bah, t'as raison. Et prudence, on se parle dès qu'on est au téléphone. Bien joué, Sébastien. T'as envoyé quoi 6322, Seb Ciné. Ciné. Vas-y, dis-moi. Ok, c'est une E. Bon, on vérifie si tu l'as bien envoyé dans le bon ordre, Nathan. Bravo, Seb. C'est gagné. Tu repars avec cette place de cinéma. Bravo, Seb. Au top, au top, c'est ma femme, je vais être contente, elle adore aller au cinéma. Ah <rire> voilà, c'est parfait. Il va passer <rire> des soirées tranquilles, celui-ci, il va envoyer <rire> sa femme au cinéma. <rire> à fond, à fond, c'est sûr, ça. La bisou à ta copine, bisous à toi et bravo Seb. Merci, merci, bonne soirée. Passe une bonne soirée, bonne bisous. bisous, bisous, bisous. Pour la suite de l'émission, Yoranis, Vanza, Dua Lipa et les meilleurs moments de la Piower. Nous, on se retrouve dès demain avec David Jean-Motte comme invité exceptionnel à 17h. Kaufman, bonne soirée. Trois David autour de la table. Ah ouais, trois David <rire> demain, ça va être l'enfer pour Laurence. <rire> <rire> <rire> bonne soirée, David. Ciao, à demain. Bonne soirée, Laurence. Bisous, David. On se retrouve à 17h demain, dès 20h, c'est Party Fun qui prend le relais à demain. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. ciao. La Piower sera de retour à la rentrée. Et en attendant, ce sont les meilleurs moments sur Fun Radio. On s'est mis en mode paillard dans cette émission. Et alors, j'ai dit avant euh, de passer la musique, j'ai dit euh, on va se faire péter la boudine. Et on me dit il <rire> y a un auditeur qui me dit non, on dit pas on va se faire péter la boudine, mais on va se foutre plein la panse. <rire> C'est John de Couillet qui nous dit ça. Et alors, attention, Sacha nous a envoyé un petit message au 3044 en disant Moi, je connais une chanson paillard de bruxelloise. On se demandait ah, s'il y, y avait ça à la capitale, puisque les deux Gugus qui m'accompagnent dans cette émission, on connaissent y connaissait désolé, hein. On est pas cultivé non. Heureusement, du coup, qu'il y a Sacha qui est là. Bonjour, Sacha. Salut Sacha bien, <rire> non, non, bien. Non, non, je te présente mes excuses dans non, cette non. vanne pourrie, euh, <rire> au Drey, toute équipe. Ok, on rigole et ça va, ah, sors le bâton que t'as dans tes fesses, Diffieux. Ça va aller mieux. Comment tu sais que j'en fous <rire> <toute dans> le... <rire> Bon alors Sacha, comment tu vas Ça va super. Qu'est-ce que tu fais euh, Je viens de sortir de ma voiture, en fait, je rentre du boulot. Ah, ça a été la journée Ouais, ouais. Ouais, nickel. Bon mon Sacha, toi, il paraît que tu connais une chanson paillard de Bruxelles Oui, en fait, euh, j'ai fait mon baptême étudiant à Bruxelles. Il ouais. y a une chanson connue euh, du cercle de la bruxelloise. D'accord. et hey, Vas-y, fais-nous une démonstration. Allez, j'attaque. Je suis bruxellois, voilà pourquoi en ville je suis chez moi. Ah, ah, je me promène sur les boulevards au milieu des richards. De mes rues hautes pour faire le close. J'ai des en trompettes. Fait... Pourquoi ça s'arrête je pourquoi envie je suis ma ah, ah, je me même sur le boulevard Ah non, ah. il ah, non, y a plus d'un <rire> non, il y a plus Oh mon Dieu. Ah, ça a fait ma soirée, c'est trop génial! Sacha, merci beaucoup, franchement, et au moins, on est rassuré On sait qu'à la capitale, <rire> ils savent aussi s'amuser! Voilà. Ouais, oui, oui, c'est ouais, ce festif! Après. Merci Sacha, heureusement que t'étais là pour remettre les choses au clair! Hein. Avec plaisir! Je te fais des gros bisous, Sacha! Bonne soirée! Vous aussi, vous bisous, bisous! bisous. bisous. Bel été! Et rendez-vous à la rentrée avec la B-Hour dès 17h sur Fun Radio! Nouveauté bon TV. Radio. This is End. And Emily Brown! Brown. C'est ici que tout démarre, Fun Radio. Le son Dance Floor. He calls me the devil. I make him want to sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the realistic gifts. You probably still adopt me. With my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah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 The darkest side of me that makes you feel so numb Cause I'm hot like hell It's to burn when I'm not Then you're by yourself My answer to you. Fan Radio. Fun. Rejoignez les milliers de connectés Fan Radio. Tous les jours, je tweets mes sons préférés. Suivez votre radio préférée. J'adore, franchement, trop, trop bien. Fan Radio sur Twitter. Charlie.